Ok, ouais, je fais le fou, ouais. quand je suis avec mes gars, plus rien ne m'arrête Frappe fort comme au Kung Fu Dans la plage je fume tout même sans barrette Je me sens frais en même temps chaud Tu peux toujours partager l'info C'est pour mes gars tous les gosses beaux ouais. Les gringales et les Rambo Mais depuis okay. peu ça a changé Dans mon corps je suis comme un étranger Depuis que tout ça a commencé C'est le jour où je l'ai rencontré Depuis je me sens perturbé J'avoue que c'est un bail énervé Elle n'a fait que de me déranger, je ne suis même plus concentré Elle m'a Je voulais plus m'attacher mais la m'a perturbé Je peux plus me détacher, depuis que je suis perturbé Elle m'a perturbé, dans la go m'a perturbé Elle m'a perturbé, dans la gaule m'a perturbé Plus de fois, elle m'a perturbé, je voulais même plus m'attacher Là je t'avoue, je suis du père, c'est vraiment chaud, dis-moi que faire Je voulais faire le thug, elle m'a touché, et là je suis des graisses bouche b Moi ce que je veux c'est les billets, car dans les loves j'avais plus pied En vérité j'étais plié, j'ai même décidé d'oublier Mais maintenant tu m'as perturbé, l'impression d'être entubé En vrai je suis même pas assuré je sais pas si je suis prêt à donner Elle m'a perturbé Je voulais plus m'attacher mais la gomme m'a perturbé Je peux plus me détacher depuis peu je suis perturbé Elle m'a perturbé dans la gomme m'a perturbé Elle m'a perturbé dans la gomme m'a perturbé Je voulais plus m'attacher mais la gomme m'a perturbé Je peux plus me détacher depuis peu je suis perturbé Elle m'a perturbé dans la gomme m'a perturbé Elle m'a perturbé dans la gomme a perturbé perturbé oh uh, la gomme a perturbé, m a perturbé non perturbé oh uh, la, la, uh, la gomme a perturbé non perturbé oh uh, la gomme a perturbé non je voulais plus m'attacher mais la go a perturbé je peux plus me détacher depuis peu je suis perturbé elle m'a perturbé dans la gomme a perturbé Elle m'a perturbé, dans la go m'a perturbé Je voulais plus m'attacher mais la go m'a perturbé Je peux plus me détacher depuis que je suis perturbé Elle m'a perturbé, dans la go m'a perturbé Elle m'a perturbé, dans la go m'a perturbé Perturbé, ah oh, la go m'a perturbé, je Perturbé, perturbé.